Sur mon bigot j'écris un 16 Triste époque ton pote peut devenir ton meilleur client de cesse Affolez-vous, ton frère peut te piquer ton ex Ton voisin peut te mettre 3 coups de ton dans le plex Ouais ouais, raptor et roulevé vont de mise En jogging on est rodave mais c'est encore pire en chemise hey, Je fais mon petit bout de chemin j'avance Je viens d'un quartier on se croirait même pas en France Attends, je vais te parler franchement Je trouve ça étrange, non, quand tu raps c'est ennuyant Chez nous toutes les façons tranchantes Trop chaud, j'ai certains penchants qui mènent à peu de choses J'ai certains frangins qui tiennent un peu de choses au fait. C'est vrai, mais c'est relou à dire. Je me sens chez moi que dans les zones où c'est chelous tire. en vrai, fallait que j'en place une pour tous mes potes au Heb, que tu sois noir, blanc, jaune, ou que tu touches la côte au Rep, on est ensemble. Les derniers qu'on voulait tester sont en cendres. Aïe, les grottes, mon quartier, dorment toujours ensemble. Tral, mon rap, c'est du sérieux, gros. Sans blague. fuck toi et moi, mon ref, on est sans, blab. on aime faire l'argent. Un point, c'est tout. On aime la victoire, là où t'échoues, petit, n'oublie jamais que je suis plus fort que Watt, un peu parano, j'attends les condés à 6h du mat Ouais ouais Je me dis qu'aujourd'hui c'est pour moi Mais faudrait que je pense à autre chose J'ai yeah. aucun sentiment mon cœur est tout noir Parce que j'ai manqué d'amour à autos. Je me verrai bien en golf 7 GTD. On fait de l'argent cet hiver pour se barrer cet été. Gros, j'ai pas me répéter, j'ai pas connu de CPE. Vu que moi j'ai trop aimé sécher depuis le CE2. Moi j'aimais trop traîner au quartier. Un joueur Haya pour me caliner, c'est ça l'idée. À 16 piges, ma chambre c'était un standard. Je me sens vite quand je suis sans mes semblables, ok. J'ai 17 ans, mes gardes à vue sont de plus en plus longues. Christ à venir se dessine de plus en plus sombre. Mes proches commencent à s'inquiéter. Moi je veux les sortir de la mer, voir Daron en OGTD. Ouais ouais. Je veux voir le sourire de la Daron toute l'année. Pour l'instant on a la tête sous l'eau, on survit en apnée Ouais ouais. Heureusement que le rap me sort de mes problèmes. Mon cœur est froid cousin, j'ai cumulé trop de haine. Heureusement que le rap me sort de mes problèmes. Mon cœur est froid cousin, j'ai cumulé trop de haine. Ouais ouais. Le soir je cogite et je me dis que...